إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار أما بعد. doc أجرى انكماش لكون مروان كاظم. تفسير جليل الأدلة الشرعية لكشف التلبسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية استطاع الشيخ حسن بن قاسم الريمي du Yémen, et c'est une critique de la démocratie, et en même temps, une critique du man de certains parmi les groupes islamiques qui appellent à euh, l'application la, de l'islam en utilisant le moyen démocratique ou les élections, des trucs de ce genre. Et donc depuis le début de, de notre darse, on a expliqué depuis les premiers cours que ce, cette méthode n'est pas en accord avec la charia, n'est pas en accord avec l'islam. Puis on a donné des, des preuves et des arguments de ça. Et on a démontré aussi les méfaits de ce système, les méfaits de la démocratie. Et on a montré comment c'est en contradiction avec l'islam. Donc on a donné jusqu'à maintenant, euh, on est dans le deuxième chapitre, et on a, là on montre des arguments un petit peu plus détaillés que ramènent les gens qui utilisent cette méthode-là pour essayer de justifier euh, la démocratie. Donc on est rendu à l'argument numéro 10. Là, cet argument-là, c'est quoi? C'est que. Al-masalih al-mursala. Al-masalih al-mursala. argument, argument qu'ils utilisent. Al-masalih al-mursala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que. Les, les, d'utiliser le, le moyen de, de la démocratie. Pour arriver au pouvoir. Pour soi-disant établir l'islam. Ou un état islamique. Ça, ça fait partie des masalih. Des biens. Des, des intérêts. Des, des intérêts qui amènent le bien pour les musulmans. Hein. Donc c'est un moyen pour eux qui amène vers le bien et donc c'est permis de l'utiliser même si c'est pas mentionné dans la charia de façon explicite et directe. Maintenant on va voir la réponse à cet argument-là parce que le chef il a bien répondu à ce point-là. Et en même temps on va voir d'autres choses qui sont reliées à ça, Inch'Allah. Puis tout ce qu'on apprend dans ces points-là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai que ça s'applique. On est en train de parler, de parler du contexte de la démocratie puis du système démocratique, mais il faut, il faut bien comprendre que ces, ces réfutations qu'on apprend par rapport à ce, à ce système-là, ça ne s'applique pas seulement à la démocratie, ça peut s'appliquer à n'importe quel autre système ou idéologie que des musulmans voudraient utiliser, qui ne fait pas partie du euh, système qui est, qui est extrait de la Sharia, qui vient de la Sharia, d'accord الشيخ هذه الدعوة مبنية على أن وسائل الدعوة غير توقيفية وتحقيق هذه المسألة ما قاله عبد السلام بن برجس فذهب الطائفة إلى أن وسائل الدعوة اجتهادية ليست على التوقيف فللداعي أن يختار ما يراه مناسبا من الوسائل التي تحقق الاصلاح والاهتداء للمدعوين ولو لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام وبهذا القول يفسر بأحد التفسيرين هذا القول يفسر بأحد, بإحدى أو بأحد التفسيرين بكل واحد من التفسيرين أخذ, أخذ جماعة التفسير الأول أن يكون, المراد أن يكون من مراد هذا القول أن كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية وهي أسلاح العباد يفتح للدائع أن يسلكه ولو قد ورد الشرع بالنهي عنه ومنع منه ما دام يحقق تلك المصلحة وهذا القول على هذا التفسير هو ما يعرف, هو ما يعرف باعتبار المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها وهو قول باطل لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع بالمصلحة وفتح باب وفتح باب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها وما من مستند من مستند وما مستند مستند هذا القول إلا القاعدة اليهودية al haaki al al ghaya tudarrir al wasila wa min bon, amsal wa min wa min on va donner des exemples <coughs> après par la suite le shaykh il dit cette idée que d'utiliser la démocratie ça fait partie des euh, des masalih, comme ils appellent des al mursalah des, des des intérêts ou des choses qui amènent le bien pour les musulmans en général Euh, cette idée ou cette darwa, elle est basée sur l'idée que les moyens qu'on utilise pour faire la darwa ne, sont pas, euh, ne se limitent pas au texte de la révélation, ça veut dire que selon ces, les gens qui utilisent ce principe-là ou cette idée-là, c'est que tu peux utiliser n'importe quel moyen pour arriver à appeler les gens à l'islam, même si ça ne fait pas partie des moyens qui ont été révélés par la révélation, tu n'es pas obligé de te limiter à qu ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna pour, euh, comme moyen pour, euh, pour euh, arriver à ce but-là, pour guider la, les créatures. Et puis, euh, ça s'est expliqué très bien, ce point-là est très bien expliqué par le Cheikh Abdul Salam ibn Bourges dans un des livres qu'il a écrits. Il dit euh, il y a un groupe parmi les, les, les musulmans qui sont allés ou qui ont pris la direction ou la position que les moyens de darwa sont basés sur les ch'tihad et qu'elles ne sont, elles sont pas limitées au texte, Vous à n'importe quelle personne peut euh, utiliser sa, sa raison puis arriver avec des analogies pour essayer de justifier certains moyens pour faire la darwa, ok, même si ils ne sont pas nécessairement mentionnés dans la révélation, parce que pour eux le but c'est de faire la réforme dans la société et d'amener les gens qui sont appelés à la guidance. Donc, même si c'est un moyen qui n'est pas révélé, ils disent que même si c'est pas un moyen que le Prophète sur la scène a utilisé, c'est même que les Sahaba, alors c'est pas grave. On peut utiliser ce moyen-là quand même pour arriver à notre objectif. Et cette cette parole-là ou cette idée-là, elle est euh, interprétée de deux façons, ou elle est expliquée de deux façons. Euh, et chaque chacun de ces disons euh, il y a deux positions comme on a expliqué, puis chacune de ces positions-là a été défendue par un groupe. Okay. Le premier groupe, ils ont pris la première explication, la première interprétation, puis le deuxième groupe, ils ont pris la deuxième explication, sur le fait que lorsqu'ils disent qu'on n'est pas obligé de se limiter à la à ce qui est révélé pour faire la darwa ou des choses de ce genre. Bon, euh, la première explication, le chef il dit que, ça c'est la première explication de cette règle, de ce principe-là, c'est que Cette parole qui dit que tous les moyens qui sont bons et qui peuvent nous amener à notre objectif de réformer les, les, les êtres humains et de les corriger, alors eux, ils disent tout moyen qui, qui, peut, qui, peut, nous arriver à, qui peut nous amener à cet objectif-là, on peut le prendre, on a le droit de l'utiliser, même si la charia de l'Islam est venue interdire ce moyen-là du moment que ça peut nous amener à réaliser notre objectif et à amener du bien, même si ça a été interdit par Allah et par le Prophète, on peut l'utiliser quand même, parce que ça amène du bien. Et ça, c'est quest ce qu'on entend souvent par les, par, par les paroles ou la bouche de, certaines, de certains individus qui disent, l'important c'est l'esprit de l'islam. Ils disent c'est pas grave le moyen que tu utilises, l'important c'est l'esprit, il faut respecter l'esprit de l'islam. Donc pour eux, le but, c'est le, le plus important, c'est les objectifs que tu veux atteindre, peu importe quel, par quel moyen tu vas arriver à cet objectif-là, que ce soit un moyen qui est halal ou haram, c'est pas grave. L'important pour eux, c'est d'arriver à l'objectif et au but. Si tu restes, si arrives à ton objectif et à ton but, c'est ça qui est important. Et si tu as fait ça, donc ça veut dire que tu as respecté soi-disant l'esprit de l'islam. Et l'esprit de l'islam, c'est soi-disant d'arriver à cet objectif-là et ce but-là, peu importe le moyen que tu utilises. En de schijf dit dit, «Hazel qawl ala hada tafsir huwa man yorafu bi'atibar al masluha, alati shahid al shara bi'ilgaihaha, <coughs> <Jenna> wa <coughs> huwa dit cette parole-là, et cette interprétation-là, c'est qu'en réalité la sharia est venue pour éliminer ce genre de soi-disant masluha, ce genre de bien soi-disant soi que les gens prétendent vouloir atteindre. Parce que tout ce qui est bon en réalité a été indiqué par la sharia, il nous a été Euh, enseigner hein, le, tous les moyens qui sont bons et, et qui nous amènent vers le bien, nous ont été clarifiés par la charia Donc il n'y a, euh, a pas un moyen qui peut nous amener pas, euh, vers le bien excepté que Allah et le prophète Muhammad nous l'ont indiqué et nous l'ont montré. Et donc l'idée qu'on peut arriver à un objectif en prenant un moyen qui est interdit, tout contraire à l'islam, ça c'est une fausse parole. Et le chef nous dit, parce que c'est en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. Et si on ouvre cette porte pour soi-disant permettre tous les moyens vers un objectif quelconque, sans prendre en considération les limites et les règles de la Sharia, alors ça, ça va amener à quoi à la fin eh bien ça va amener à la destruction complète de la religion, il n'y aura plus rien dans la religion qui va tenir. Aucune limite, aucune interdiction, aucune, euh, aucun principe. Aucun texte, plus rien va, va tenir parce que c'est basé sur la règle juive hein, que, les, que les juifs ont établi, euh, qui dit que le but justifie les moyens, l'objectif justifie les moyens. Hein, by all means necessary, hein, by any means necessary. Des ends justify the means. C'est-à-dire, tu, tu veux arriver à ton but, tu prends n'importe quel moyen. Halal, haram, c'est pas grave. L'important, tu arrives à ton objectif. Donc, tu veux arriver à établir un État islamique. C'est pas grave quel moyen tu vas utiliser pour l'établir, que ce soit un moyen halal ou haram, c'est pas grave. Le but, on veut arriver à un état islamique, on va prendre n'importe quel moyen terrorisme, démocratie, coup d'État, euh, n'importe quoi, corruption, hein. Et c'est ça ce que les Ikhwan sont en train de suivre comme méthodologie. Alors que l'islam, au contraire, comme on va le voir, l'islam nous dit non seulement notre objectif doit être bon et Euh, le but qu'on veut atteindre doit être bon mais tous les moyens qui vont nous amener à ce but là doivent eux aussi être bons et en accord avec la charia parce que sinon c'est interdit de les prendre ces moyens là et euh, c'est ça ce que le cheikh explique et donne, donne il donne des exemples il dit euh tajwiz al kafira ila Allah ta'ala wal et de أن الدخول في تلك البرلمانات هو في حقيقته تضييع لمقاصد الشر في الضروريات فضلا عن الحاجيات وفضلا عن التحسينيات إذ هو هدم للدين من أساسه وتنازل عن أسمى راياته وهي تحقيق توحيد الله قلت فتبين أن الانتخابات النيابية dus, هي chef, ثمره للقاعده als de bijvoorbeeld om die si on, on ouvre la porte par exemple pour rentrer dans les parlements qui sont basés sur le coffre, dans le but, soit disant les gens à Allah et de réformer les pays Alors, c'est très, très euh, clair en réalité, c'est bien, bien connu que le fait de rentrer dans ces, euh, ces parlements-là, c'est quelque chose qui va détruire et qui va nous faire perdre les intérêts et les buts de la charia, dans les choses qui sont des nécessités en premier, et sans parler des hajiyat et des tahsiniyats, c'est-à-dire des besoins et des choses qui sont des perfectionnements ou embellissements qui font partie des principes de la charia. Parce qu'il y a trois degrés de, euh, d'objectifs de, dans la charia. Il y a ad-daruriyat, c'est-à-dire les choses qui sont les nécessités. Que l'islam est venu pour les protéger et les défendre. C'est-à-dire, par exemple, la foi, la religion en premier, après la raison, après, euh, les biens, après l'honneur et aussi, euh, le cinquième, c'est, en tout cas, il y a, il y a cinq, euh, La vie, ouais, oui, c'est la religion, la raison, euh, les biens, l'honneur et la vie. Peut-être la vie et l'honneur. Ces cinq choses-là, c'est les choses de base que l'islam est venu défendre et protéger. Et toutes les règles de la charia, si tu les, si tu les observes et tu les analyses comme il faut, tu vois qu'elles tendent toutes vers la protection de ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle « daruriyat Et puis ensuite, par la suite, il y a un autre degré qui s'appelle Al-Hajiyat, qui sont les besoins. Et puis après, il y a Al-Tahsiniyat, qui sont des choses, disons, pour améliorer ou parfaire ces choses-là. Mais bon, là, ça, ça se retrouve dans les livres qu'on appelle les livres d'Ossoul ou Al-Qawa'id Al-Fikriya. Le troisième, c'est les biens. Ah, Al-Hajiyat, pardon. Je Ouais. pas les bons termes pour traduire ces mots-là, mais, ce mais c'est pas grave pour, pour, pour, pour que vous compreniez le principe seulement, hein. Et puis, euh, Inch'Allah, peut-être, dans les prochains cours, je vous donnerai des exemples plus clairs de ces, de ces, de ces principes-là. Mais c'est juste pour comprendre que, Si tu rentres dans la démocratie ou dans le système des, des, du parlement ou tout ça, dans le but soi-disant d'établir l'islam puis d'amener la charia, déjà déjà, même les, les daruriats, les choses de base de la charia, tu peux même pas les respecter, en, en commençant par la religion, puisque la base de la religion c'est quoi C'est le tawhid. Et toi tu dis que tu veux venir ramener l'islam dans le pays, et que le premier point parmi les c'est Et, et le, le principal point de la, de la religion, c'est le tawhid. Et le fait de rentrer dans le parlement, ça implique que tu dois contredire le tawhid. Parce que tu dois dire que tu dois accepter l'idée que quelqu'un d'autre que Allah Taala peut rendre halal ou haram les choses. C'est-à-dire que, que les hommes peuvent voter par eux-mêmes pour décider quest ce qui est permis et quest ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est licite et illicite. Qu'est-ce qui est légal et illégal. En notant qu'ils sont majoritaires. Donc ça veut dire, si la majorité vont dire, bon, ok, le mariage entre homosexuels c'est permis, alors ça va devenir une loi, et puis ça va être permis. Malgré que Allah, dans le Coran, il a dit que c'est haram. Donc dans l'Islam, c'est pas une question de majorité ou de minorité. Dans l'Islam, c'est une question de, euh, est-ce que, est est que Allah l'a interdit ou non Même s'il y a une personne sur la Terre, une seule personne sur toute la Terre, une sur 6 milliards, qui dit... Euh, que de se marier entre homosexuels, c'est haram, que de boire de l'alcool, c'est haram, ou euh, toutes tout, ces choses-là sont haram. S'il y en a une seule qui le dit, c'est suffisant. C'est suffisant pour dire que c'est haram. Dans le sens que c'est parce qu'il le dit parce qu'il se base sur la révélation. Il le dit parce qu'Allah l'a interdit. C'est pour ça que même s'il est seul, la parole des, des, des, des autres, parmi les, les êtres humains, ça ne compte plus puisque la parole d'Allah est au-dessus de suite la parole de quiconque. Hein. Donc, ça, c'est ça c'est important de comprendre ce principe-là. C'est pour ça qu'on dit que de rentrer dans les élections, déjà en partant, c'est une négation du Taoïsme et une négation de la religion de l'Islam. Donc, comment tu peux prétendre par la suite vouloir venir établir l'Islam et la religion de l'Islam et le Taoïsme alors que tu viens avec pour le faire, pour rentrer dans le Parlement, tu dois accepter quelque chose qui est en contradiction avec le premier fondement et le premier principe de la religion musulmane. Donc tu viens détruire l'islam, soit disant pour vouloir rétablir l'islam ou établir l'islam sur la terre. Et ça, c'est euh, un compromis que les musulmans n'ont pas le droit de faire. Ensuite, le chef, il dit qu'en plus, c'est basé sur la règle qu'on a expliquée tout à l'heure, qui est une règle euh, d'origine juive, qui dit que lorsque tu veux arriver à ton but, eh ben, tous les moyens sont bons pour, pour y arriver. Ça c'est faux. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Non, exactement. Ça, on a parlé, on a donné des exemples de ça la semaine passée. Ça c'est pas permis. Hein? Il y en a qui disent, a qui font ça parmi les équipes. Ils s'infiltrent dans des, ils s'infiltrent dans des groupes dans des organisations ou dans des sociétés ils rentrent dans ces systèmes, dans ces sociétés-là, comme ils se prennent pour des espions, vois. Donc, ils rentrent à l'intérieur et disent, bon, on va rentrer, on va espionner, on va essayer de changer le système par l'intérieur. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça, puisque c'est contraire à l'islam. Le sheikh, il dit, « Al-tafsiru sani, en yakuna al-murad min hada al-qaul, anna kulla tariqin wa uslubin yusiru ila al-ghaaya, wa hiya islahin ibad » يسلح للداعي أن يسلكه بشرط عدم ورود إلغائه في الشرع. والقول على هذا التفسير هو ما يعرف بالمصالح التي سكتت عنها الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها قلت فتبين من هذا الفرق الشاسع بين الانتخابات وبين المصالح المرسلة وذلك أن النظام الانتخابي On va, on va la suite. Le Sheikh il dit que le deuxième explication par rapport à qu'est-ce qu'on a expliqué à cette, par rapport à cette règle, qu'est-ce qu'il y a avec Al Masal al mursala la première interprétation on l'a vu, on a vu, que tous les moyens sont bons pour arriver à un but. Et ça, on a dit que c'était faux. La deuxième explication, c'est quoi C'est que tout moyen qui nous amène à un but, pour arriver, par exemple, à réformer la société ou réformer les êtres humains, il faut qu'il soit. Euh, on a le droit de l'utiliser, mais à condition qu'il soit, euh, qu'il ne soit pas en contradiction avec la charia. D'accord Donc ça, c'est la deuxième interprétation, et celle là, c'est l'interprétation qui est correcte. Tu as le droit d'utiliser un moyen pour appeler les gens à Allah et pour réformer la société, mais à une condition, et cette condition-là, c'est que l'islam n'est pas venu pour l'interdire ce moyen-là, ou pas, que ce moyen-là n'est pas en contradiction avec le Qur'an et la Sunna. D'accord Donc, dans ce cas-là, c'est permis de l'utiliser, et c'est ça ce qu'on appelle Al-Masalih, Al-Mursala. Pourquoi Parce qu'on n'a pas vu dans la charia euh, quelque chose qui vient l'interdire, ou quelque chose qui vient le supporter, sauf que disons, euh, la charia s'est à, à, à son sujet, mais il n'est pas en contradiction avec un principe de la charia, non. La, le fait de sortir dans le métro pour donner les pamphlets, il y a un problème avec ça, et l'autre jour, malheureusement, j'ai été témoin de ça, et vraiment, j'ai constaté que ce n'était pas une bonne méthode. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis, je suis arrivé à la sortie du métro Guy Concordia et je regarde par terre, c'était rempli de pamphlets sur l'islam, avec le nom d'Allah écrit et tout. Et les gens, ils marchaient là-dessus, piétinaient sur ça et tout. Alors là, j'ai essayé d'en ramasser le plus que je pouvais, mais quand j'ai regardé à l'intérieur, c'était un, un pamphlet fait, écrit par les chiens en plus. Donc je me suis dit, je me suis dit, non seulement c'est un, un pamphlet fait par les chiens. Deuxièmement, en plus de ça, ils le passent dans le métro et les gens le jettent par terre. Vous savez, les gens, ils rentrent dans le, ils rentrent dans le métro, ils sortent du métro, ils, le, ils prennent un pamphlet et ils le jettent. C'est ça. Donc, ça, c'est pas la bonne méthode pour donner la dawa. Si tu veux donner la dawa aux gens, si tu veux donner des pamphlets, tu les donnes soit, par exemple, dans un endroit où les gens vont être capables de, de s'asseoir pour le lire, ou bien un endroit où les gens vont le prendre et vont le mettre dans leur ou dans leur poche ou quelque chose, mais pas dans un endroit où ils vont juste passer, puis ils ne sont même pas intéressés, ils vont le jeter. Ou bien la meilleure d'avoir, au, au contraire, c'est de... Tu mets une table et tu, tu, tu présentes à cette table des, des, des, des, des euh, documentations, puis ceux qui sont intéressés, ils viennent voir, ou bien tu leur parles, euh, avec, tu leur expliques verbalement les règles de l'islam, tu leur donnes pas juste un pamphlet pour dire, bon, ça puis... Tu le laisses en aller, mais tu lui parles s'il a du temps pour lui expliquer qu'est-ce que c'est l'islam, pour lui, pour lui demander s'il a des questions et tout. Là, tu lui expliques. Puis, si tu vois vraiment qu'il est intéressé, il va te demander, ou bien tu vas lui offrir une, une brochure ou une documentation. Là, il va le prendre, et là, tu sais qu'il ne va pas le jeter par terre. Mais si c'est juste que tu vois des gens comme ça qui passent, puis tu leur donnes un pamphlet en passant comme ça, vite, vite fait, ils le prennent et le jettent par terre. Ça, c'est pas le respect. On n'a pas le droit de, le droit de, de, de, de mettre la parole d'Allah, il y a un lui de faire en sorte que les gens vont la manquer, lui manquer de respect puis la rabaisser. Ah oui, déjà gens, ils les jettent dans les poupées, ils les n'importe quoi. Pour les, noms, les choses qui ont le nom d'Allah dedans où il y, a des, il, y a des trucs, il y a des endroits spéciaux pour mettre les papiers où il y a les noms d'Allah dedans. Ouais, a Oui, c'est ça. c'est ça, ça. Même, même en, même à université, il y avait des, des endroits spécifiques pour jeter ces choses-là. Donc. Euh, Donc ça c'est une explication par rapport aux au, au moyens qu'on doit prendre pour faire la dawa. Il ne faut pas qu'il soit en contradiction avec la charia. Euh, le chef dit ensuite :« Donc on peut voir clairement dans cette explication-là qu'on a donnée la différence, la différence énorme qui existe entre Les, les élections et les masques, qu'est-ce qu'on appelle al masalih et al-mursala, il n'y a pas de comparaison entre les deux, c'est deux choses totalement différentes, ok? al masalih et al-mursala, c'est des choses qui sont qui sont pas interdites en elles-mêmes, qui ne sont pas en contradiction avec la charia, puis qui amènent un bien. Et pour vous donner un meilleur exemple de, de al masalih et al-mursala, euh, c'est comme par exemple les feux de circulation dans la rue, ok? Euh, les feux de circulation C'est pas quelque chose qui est mentionné dans la charia qu'on doit faire des, des flux de circulation pour euh, contrôler la circulation dans la rue. C'est pas mentionné. Euh, Est-ce que c'est halal ou haram hein? Sauf que y a rien, et, y a rien qui l'interdit dans la charia et c'est quelque chose qui amène du bien, parce que ça fait en sorte que ça va éviter des euh, des accidents, puis que ça va faire en sorte aussi que les les, les gens vont euh, Vont avoir un meilleur, une meilleure conduite, et ainsi de suite, puis ils vont faire moins de, de problèmes dans la rue. Mais, maintenant, maintenant, il y a des gens qui, il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui vont dire, ah, euh, ça ça c'est pas mentionné dans le Coran et dans la Sunna, donc je suis pas obligé de, de respecter les feux de circulation. Non, ça c'est faux. Parce que de, de toute façon, c'est un système que le dirigeant a fait implémenter dans un pays. Et donc, du moment que le dirigeant ordonne aux musulmans de, de suivre et de respecter quelque chose, et que c'est pas quelque chose qui est en contradiction avec la charia, et que ça, donc dans ce cas-là, on est obligé de le faire. On est obligé de le respecter. Et on peut pas dire, on peut pas dire que ça fait partie, que c'est une vidase, dans la religion, puisque c'est pas une acte d'adoration. Hein, ça fait partie des choses de la dounia. Et c'est juste pour organiser plus facilement notre dounia. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est interdit, puisque c'est pas en contradiction avec la charia, et c'est quelque chose pour le bien. Donc, on doit respecter ça. D'accord Et ça, ça fait partie de Al-Masalih Al-Mursala. Toutefois, la démocratie ne, ne rentre pas dans Al-Masalih Al-Mursala, parce qu'il y a des, des preuves que c'est quelque chose qui est en contradiction avec la Sharia. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer Al-Masalih Al-Mursala et, et Euh, la charia euh, et la, la, démo la démocratie parce que il y a une grande différence entre les deux. Et le chef il donne encore plus de clarification à ce sujet-là en mentionnant une parole de l'imam Ibn Taymiyyah رحمه euh, Cette citation-là de l'imam Ibn Taymiyyah est tirée de son livre euh, c'était tiré de Iqtida' sirat al-mustaqim ashab Donc il dit euh, le chef ici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 Que, dont vous devez vous en rappeler, que vous devez, que vous, devez vous souvenir, c'est que Ibn Taymi il dit, toute chose, euh, qui, pour, qui, dont, toute chose qui à l'époque du prophète il y aurait eu un besoin de l'appliquer et qu'il y aurait eu un bienfait de le faire et que c'était possible à l'époque du prophète qu'on le fasse mais qu'il ne l'a pas fait alors ça veut dire qu'il n'y a pas de bien dedans, C'est pas une maslaha. Okay. Toute chose qui à l'époque du professeur, le besoin de cette chose-là était présent, okay. et que c'était quelque chose de possible de le faire, et qu'il existait à ce moment-là, que le prophète wa sallam, ne l'a pas fait, alors dans ce cas-là, ce n'est pas une maslaha, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais attends, euh, après en fait. une minute, toutefois, si le besoin de cette chose-là est arrivé, est venu après la mort du prophète, Cette, cette, euh, cette, ce besoin-là il n'existait pas à l'époque du Prophète, il est apparu après la mort du Prophète après la révélation. Et que ça n'implique pas une désobéissance à Allah il n'y a pas de contradiction avec la révélation là-dedans, dans ce cas-là il se peut qu il, que ce soit un bien. Il se peut que ce soit un bien. Et ouais, on va revenir. Attends, On va on va y revenir à cette question-là, Inch'Allah. On va y revenir à ça, cette notion de, de porte ouverte, Inch'Allah. Mais il y, a, il y a juste le point que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que la démocratie, elle existait à l'époque du prophète Mohammed sallam parce que ça vient des Grecs, et, les Grecs, ils étaient là, et les, les Grecs, quand ils appliquaient leur système démocratique à Athènes, c'était même avant Jésus. C'était avant Isa. Donc ça veut dire que c'est un système qui existait depuis très très longtemps, et malgré ça, on n'a jamais entendu aucun des prophètes d'Allah s.a.w. appeler à ce système, ni, Ab ni ni Ibrahim, ni Moïse, ni David, ni Suleiman, ni Isa a.s., ni Moussa, aucun prophète, hein, ni le prophète s.a.w., aucun d'entre les prophètes n'ont jamais utilisé ou appelé à ce système-là. Donc ça, ça indique clairement que si il y avait le besoin de l'utiliser, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en a, on a, on avait, on aurait eu besoin à son époque, hein, il aurait eu la possibilité de l'utiliser, mais il ne l'a pas fait. Donc ça prouve que ce n'est pas un bien, il n'y a pas de bien là-dedans. D'accord Et euh, donc, ça, ça nous fait comprendre que comment des gens dans ce cas-là peuvent venir par la suite, puis nous dire, on va utiliser la démocratie. La démocratie. On voit tout de suite que c'est une contradiction. Ce qui concerne les questions de portes ouvertes, euh, d'après ce que je constate, Wallahu A'alam, mais il semblerait que ça là, c'est quelque chose qui, qui vient des, des koufars, les portes ouvertes. Parce que c'est eux qui font ça, les portes ouvertes. Et puis, d'une certaine façon, c'est pas mauvais de, de, de permettre à des, par exemple, à des non-musulmans de venir voir à la mosquée. Euh, qu'est-ce qui se passe, puis de leur donner la da'wah à l'intérieur de la mosquée, ça c'est correct, mais euh, il ne faut pas que ce soit fait juste pour un, un truc euh, comme, pour euh, comme une sorte de musée comme tu dis là, que les gens viennent pour regarder, il se passe ça dans certains pays musulmans où il y a des mosquées qui sont devenues comme des musées, ils ne pratiquent presque pas euh, les prières dans ces mosquées-là, c'est juste que les gens viennent voir l'architecture, des trucs comme ça il y a une mosquée à Paris, qui s'appelle la mosquée de Paris en fait, et dans cette mosquée-là, vous avez des gens qui rentrent, et puis euh, ils viennent prendre du thé, et puis euh, des non-musulmans, des, des musulmans et des non-musulmans qui rentrent là-bas, ils vont ils prennent le thé, euh, Ils même, c'est <rire> ce que certaines personnes m'ont raconté, ils vont même fumer le chicha là-bas, et des trucs de ce genre, les femmes rentrent sans voile, et puis… C'est comme eux ils veulent montrer soi-disant l'ouverture de l'islam, mais il n'y a pas de doute que ce sont des gens qui sont sur la tendance des Soufiyas et qui suivent la voie des Ikhwan. Et quand je suis allé euh, dernièrement cet été, je suis allé faire un tour là-bas juste pour voir, et euh, j'ai été à, à la librairie qui est juste en face, et j'ai trouvé là-bas tous les livres de Bédra et de Soufiyas, des Garmas qui se vendaient dans cette librairie-là qui est juste en face de la mosquée. Donc c'est pour dire, ça nous indique un petit peu la tendance des gens de la mosquée. Voilà le mystère. On reviendra à ça peut-être une autre fois, inchallah Le chef dit :« Donc le chef il pas fait, nommer des exemples. Il dit. Le, le besoin hein, de, de prendre le, les opinions ou les voix de chaque personne et de prendre l'opinion de la majorité, il existait à l'époque du prophète sallallahu et il donne des exemples de ça dans lesquels le prophète sallallahu n'a pas pris l'opinion de la majorité. On en a mentionné déjà dans les cours précédents de ça et le Cheikh il en énumère quelques-unes, je ne vais pas les énumérer, euh, les lire toutes, juste pour vous donner un résumé. Il donne l'exemple de Al-Choudaïdiya, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'entente avec les mouchriquins pour faire la paix hein, pendant dix ans. C'est seulement Abu Bakr qui était d'accord avec ça au début et qui, qui a supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des sahaba, eux, ils étaient contre cette entente-là, cette entente de paix. C'est juste par la suite que les musulmans ont compris, hein, beaucoup de musulmans parlent à la suite ont compris puis ont accepté ce, ce, ce, cette entente-là. Ensuite, l'autre exemple que le chef il mentionne, c'est l'exemple du fait que le Prophète avait mis à la tête d'une de ses armées, Oussama ibn Zayd. et les, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient qui pas d'accord avec le fait que le Prophète avait mis Oussama ibn Zayd à la tête parce qu'il était jeune, c'était un jeune, un adolescent il y a 18 ans, 17-18 ans. Donc c'est pour dire qu'il était jeune, les gens disaient pourquoi pourquoi pas prendre quelqu'un de plus de plus âgé, de plus expérimenté, etc. Et le prophète s'en a dit non, il a insisté pour qu'il soit à la tête de cette armée-là. Donc ça c'est un exemple. Euh, L'exemple aussi, Allah <rire> nous Il y, a, il, y a, il y a. Alors. Il n'y a, a pas de comparaison. Hein, Regarde. Il y a l'exemple par la suite de, du professeur sallam lorsqu'il était parti, justement, à l'occasion la, la, la, de al et lorsqu'il avait amené leurs euh, leur animaux, puis qu'ils voulaient aller pour faire euh, l'Amra. Puis ils ont été arrêtés en chemin, puis ils n'ont pas pu continuer. Le professeur sallam a ordonné aux gens de dégorger ou de sacrifier leur, leurs animaux puis de raser leur tête il, a, il leur a dit trois fois de le faire mais ils, pas, ils ne voulaient pas le faire et c'est par la suite que sa femme Um Salama radiallahu anha, lui a dit fais-le toi en premier et puis ils vont te suivre et donc c'est ça ce qu'il a fait et puis par la suite on ils l'ont suivi donc ça c'est pour montrer que le prophète Sahara n'a pas suivi l'opinion de la majorité des Sahara qui ne voulaient pas le faire hein? ensuite euh, il a donné l'exemple de Abu Bakr qui a décidé d'envoyer l'armée d'Oussama de Ibn Zayd, que le professeur Assam voulait envoyer avant sa mort. Tous les Sahaba s'opposaient à ça et la, la, la grande majorité des Sahaba s'opposaient à le fait d'envoyer cette armée-là et ils disaient non, il y a les Arabes qui ont rejeté l'Islam et ainsi de suite, certains Bédouins qui ont euh, refusé de payer la, la, la zakat, il faut les combattre en premier avant de s'attaquer aux non-musulmans. Abou Bakr al a dit non, le Prophète sallallahu alayhi wa était déterminé et décidé à envoyer l'armée Usama. alors moi je vais envoyer l'armée Usama. Je ne vais pas euh, retenir ou changer une décision que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prise avant sa mort. Et donc il l'a envoyé malgré l'opinion de la majorité. Donc c'est pour vous faire comprendre en fait que ce n'est pas vrai que dans l'islam on doit prendre l'opinion de la majorité et tout le temps. Ça c'est juste quelques exemples que le Cheikh a mentionné, mais il y en a beaucoup d'autres exemples que ça. Le dit Ensuite, Omar, Abu Bakr voir Il a même combattu les Arabes qui avaient apostasié ou qui avaient refusé de payer la zakat et, euh, Omar ibn Khattab, r.a. en beaucoup d'autres sahaba, ils étaient pas d'accord avec Abu Bakr là-dessus. Ils disaient, mais comment tu peux combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah? Alors que le prophète sallallahu alaihi wa a dit, hein, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et ainsi de suite. Donc, euh, Abu Bakr, c'est bien, il a dit non, ça, ça la zakaat fait partie des droits de l'islam. Et donc, celui qui refuse de la payer, il n'a pas respecté les droits de l'islam. Et donc, je dois les combattre. Hein, et il, il a continué à, à, à être sur cette position-là jusqu'à ce que les autres sahaba soient d'accord avec lui, puis après ils en sont battus, les, les apostats Khalafah al-Rashidoum, exactement, donc c'est ça, donc ça c'est l'exemple, et après il donne un autre exemple, il dit donc le prophète sur l'antallam, lui il a pas dit, on va faire une élection, celui qui est. Si ceux qui sont la majorité, on va suivre l'opinion, le prophète n'a jamais dit ça, il n'a jamais fait ça non plus. Et Abu Bakr dirk, après lui, n'a jamais fait ça. Et comme le frère musulman vient juste de mentionner comme exemple, le professeur s'aussam a dit, suivez ma sunna et la sunna de mes kolafah rachidim, de mes successeurs bien guidés. Et l'exemple de Abu Bakr qusat il fait partie des kolafah rachidim, il fait partie des successeurs du professeur s'aussam qui sont bien guidés. Et donc, on doit suivre cet exemple-là aussi, du fait qu'on n'est pas obligé de suivre la majorité. On peut parfois suivre la majorité si c'est si Si on considère que c'est la bonne position, que c'est la vraie position dans certaines questions qui font partie des questions du jihad ou des questions qui ne sont pas reliées à des textes qui sont euh, spécifiques et clairs sur une question, quelqu'un peut dire bon, dans ce cas-là, oui, l'opinion de, de la majorité, le dirigeant peut dire l'opinion de la majorité c'était qui est plus, en plus correcte, donc je vais l'accepter. Mais sinon, il n'est pas obligé, il n'est pas Il n'est pas comme forcé de prendre l'opinion de la majorité, contrairement à ce que certains prétendent. Ensuite, le chef dit فمن أراد الحق يكتفي بدليل واحد. أما المماري الباطل فلو بأدلة أوضح من ضوء فلن ولقد أحسن قال Donc, euh, le cher, il dit, tu peux ramener plein de preuves, on peut ramener plein de preuves, des, des exemples comme ça. Mais, celui qui, qui veut la vérité, il est satisfait d'un seul exemple. Parce que les, les preuves sont claires. Mais, celui qui veut juste disputer, puis défendre la fausseté, le mensonge, mais si tu lui amenais toutes les preuves, qui sont plus claires que le, que le, la lumière du jour, il n'allait pas, il ne va pas la comprendre. Et c'est pour ça qu'ils mentionnent les paroles d'un poëte qui dit, il dit, l'aïsaya sirhu fila zhani shay'un idakhtajan naharu ila dalil, mais si le jour a besoin d'une preuve pour montrer que c'est le jour, si tu as besoin d'une preuve pour prouver à quelqu'un que c'est le jour, alors dans ce cas-là, il euh, n'y a plus rien de logique qui tient dans l'esprit de quelqu'un, puisque c'est clair <rire> ouais Si le jour a besoin d'une preuve, alors il n'y a plus d'autre. Deze kunnen we accepteren rationeelement in de tijd van in de van Dus, de heer zegt: Het is een het geval van de moslims van de moslims van de moslims de de de de والصحيح الذي تؤيده الأدلة أن وسائل الدعوة توقيفيه ومن أحسن من قرر ذلك وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال من المعلوم أن الدين له أصلا فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا دينا لم يأذن به الله Donc, euh, le Cheikh dit que. Une... Qu'est-ce qui est vrai et qui, qui est supporté par les preuves C'est que euh, les moyens de, de, pour faire la da'wa sont limités par la révélation. Et on ne peut pas dépasser qu est -ce, qui est rapporté, qu est ce qui est rapporté par la révélation. Et parmi les personnes qui ont le mieux clarifié ce principe-là, c'est Ibn Taymiya qui l'a clarifié dans Majmou al fatawa le volume 11 à la page 631. Il dit que c'est connu de la religion, que la religion est basée sur deux fondements, deux bases. Et donc, la religion, il n'y a pas de religion excepté ce que Allah a légiféré, ce que Allah a révélé. Et il n'y a pas rien de haram excepté ce que Allah a rendu haram. Alors, euh, Allah, et Allah a blâmé les muslélikins parce qu'ils ont interdit ce qu'Allah n'a pas interdit. Et qu'ils ont légiféré et ordonné ce que. Ils ont, ils ont légiféré comme religion ce que Allah n'a pas permis. Et donc, ça, c'est l'écart tu vois, c'est ça. Il y a deux bases dans la religion. Ouais, de l'islam. C'est que ce qui est légiféré et ordonné, c'est ce que Allah a ordonné. Et ce qui est haram, c'est ce que Allah a rendu haram. Donc, celui qui veut essayer de, de, de rendre haram ce que Allah. N'a pas rendu haram, il a, il, a, il a renié une de ses bases, et celui qui veut légiférer ou ordonner quelque chose qu'Allah n'a pas ordonné, il a détruit l'autre base. C'est-à-dire, tu ne veux pas déclarer haram ce qu'Allah a rendu haram, ou bien tu veux rendre haram ce qu'Allah n'a pas rendu haram. Et tu veux rendre haram. Tu rends quelque chose qui est halal, euh, quelque chose qui est, comme il dit ici, Euh, tu veux interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. C'est ça la première base. Tu veux interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. Tu veux le rendre haram. Et l'autre, c'est que tu veux ordonner. Qu'est-ce qu'Allah n'a pas ordonné Tu veux le rendre obligatoire alors qu'Allah n'a pas ordonné cette chose. Ça, c'est contraire à la religion. Ensuite, en fait, il cite les paroles de Sheikh ibn, Sheik ibn Baz. من أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوائل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق فليس إلى غير هذا سبيل وإنما السبيل إلى اصلاح الناس إقامتهم على الطريق السوي وهو السبيل الذي درج عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وترج عليه صحابته الكرام ثم أكبائهم بإحسان إلى يومنا هذا وهذا وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وطصيرة وإيضاحما .Dallah alayhi hadani l'aslani min al fil aqidat al-assasiya al-sahiha. Donc, le Cheikh dit ici, dans euh, les paroles de ibn, euh, chef Abdelaziz ibn Baq, il dit Celui qui veut réformer la société islamique, ou bien qui veut euh, réformer les autres sociétés dans ce monde, il doit, euh, et qu'il veut le faire par une autre que la voie qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna, en utilisant d'autres moyens et d'autres astuces ou d'autres moyens pour arriver à réformer, c'est-à-dire il veut réformer la société par autre chose que ce que Allah a euh, révélé, et qui veut réformer par autre chose que ce que les premiers musulmans ont utilisé, alors il est dans l'erreur, et il est sur autre chose que la vérité parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour réformer la société, excepté la, cette voie-là que les premiers musulmans ont suivie. Si tu veux réformer les hommes, tu vois, et si tu veux établir les gens sur la bonne voie et la voie qui est droite, eh bien tu dois suivre la voie que le prophète Mohammed a suivie, de même que les Sahaba, puis ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, jusqu'à notre époque. Et c'est de s'occuper de, de, de l'étude du Coran Et de s'occuper de la Sunna du prophète alayhi wa sallam, Et d'appeler les gens à ces deux choses-là Au Coran et à la sunnah Et d'appeler les gens à cette voie-là Et d'apprendre et d'étudier cette religion-là comme il faut Et de la répandre Et de les répandre, ces principes-là Et ces deux bases-là, le Coran et la Sunna Parmi les hommes, avec connaissance Avec compréhension Et pour clarifier aux hommes, qu'est-ce que ces deux principes-là, ces deux bases-là, le Coran et la Sunna, ont ramené comme règles, comme croyances qui sont bonnes et qui sont fondamentales et qui sont correctes pour les amener au droit chemin. Ça, c'est mentionné dans le volume 1 de Majumah Fatawah de Ibn Ubaz, à la page 249. Après, le chef, il dit, « le chef le Abu Zaid min wasila wa فحقيقة الدعوة الغاية توقيفيه لا مجال للإجتهاد فيها والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك التوفيق على منهج النبوة وقد صح, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قلت de vraag aantwoordt in deze afspraak, dan moet je de vraag de scheikh ibn de hujjah, van de handelingen die we hebben, is, De la revelation. Et qu'on n'a pas le droit d'inventer de, des nouvelles manières pour faire la da'wah ou des nouvelles méthodes à suivre pour ramener les gens à Allah subhanahu ta'ala. Le chef, il explique que Bakr Abouzel, il a dit cette da'wah, elle est composée de deux choses. Le, les, le, le but, l'objectif et les moyens qui nous amènent à cet objectif-là. D'accord Donc, la, la, la, la réalité de notre da'wah, c'est en réalité le but qu'on essaie d'atteindre et ça c'est basé sur les textes, on ne peut pas sortir des textes pour comprendre ça, c'est uniquement basé sur le Coran et la Sunnah. il n'y a pas d'étitiaz possible, il a pas d'analogie ou de logique qui peut nous montrer ça ou nous aider à ça, c'est-à-dire pour appliquer le but de l'adoration d'Allah et le Taushid, c'est uniquement par la révélation qu'on peut le, le, le connaître et le comprendre et le, le faire, donc ça c'est le, le but, l'objectif. Ensuite il y a les moyens pour y arriver, Et le chef, nous dit qu'à la base, les moyens pour transmettre cette dawa sont également limités au Mahdi, du Prophète صلى الله عليه وسلم. Et le Prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné à ce sujet-là que celui qui amène, qui invente quelque chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. Et dans une autre narration, il dit quiconque fait une chose qui, pas partie, qui ne fait pas partie de notre religion, alors elle sera rejetée. D'accord. Donc ça c'est par rapport à dire qu'il y a même des innovations et des choses qui ne, fait, qui ne font pas partie de la Sunna. Ensuite le Sheikh dit même euh, celui qui veut avoir plus de détails à ce sujet-là, il peut lire le livre du Cheikh Abdul Salam Ibn Ibn Durdjieh, qui s'appelle al hujaj al qawiyya sur anna questions de Dawa tawqifiyya Dans ce livre-là, il a expliqué que les les, les moyens d'établir la Dawa Limites, doivent se limiter à qu ce qui est mentionné dans la Sunna du prophète peut-être inshallah si, si oui, oui il, est, il, est, il, est prêt, il se trouve sur internet je l'ai vu déjà le livre Al hujjaj al qawiyya non ça ça n'a pas avec les moyens pour faire la dawa parce qu'aujourd'hui là les gens utilisent toutes sortes de moyens pour faire la dawa puis souvent c'est des moyens qui sont contraires à l'islam c'est c'est comme je vais vous donner un exemple quelqu'un par exemple qui dirait bon on va on amener des gens à l'islam, donc on va faire un spectacle de musique, puis on va, on va aller dans une discothèque, on va, on va aller danser avec les gens puis on va leur donner des, des, des ta'wahs dans la discothèque. Ou bien on va faire un groupe de musique pour parler de l'islam, pour guider les gens à l'islam. Ou, ou, ou bien on va faire des films ou des, du théâtre islamique. Hein? Ou bien on va faire de la musique islamique, ou des trucs de ce genre. Donc ça, il y a des gens maintenant qui font ça, et ils pensent qu'en faisant ça, ils vont ramener des gens à l'islam, et que ça c'est une méthode acceptable dans la religion, alors que c'est contraire à l'islam, puisque ça implique toutes sortes d'interdictions. Il y a des soeurs par exemple, qui disent, ah mais je veux parler avec des hommes couforts, hein, dans la rue, ou à l'école, au travail, je veux me je veux mélanger avec les hommes, puis je vais leur parler, puis, puis euh, je vais faire ça dans le but de les amener à l'islam. Et souvent, on a des, ex, des exemples de ça, de sœurs qui, par exemple, sont soi-disant tombées amoureuses d'un kafir et qui veulent les, leur faire la dawa. Donc, elles disent, ouais, mais si je ne fais, si fais pas la da dawa, alors ça veut dire, j'amène une personne à l'islam, donc je n'aurai pas la chance de faire la dawa. Non, tu peux faire la dawa avec les femmes, mais tu ne peux pas aller te mélanger avec les hommes, puis te dire, je vais faire la dawa avec les hommes, puis amener les hommes à l'islam. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va commencer à, à, à, à envoyer, à utiliser les femmes pour faire la dawa Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement, ça c'est l'écho, les le mannage d'écho. Est-ce que, est-ce qu'à l'époque, est-ce qu est que les est-ce que les prophètes, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lorsqu'il voulait faire la dawa au aux mouchrikines, il leur envoyait des femmes? Est-ce qu'il envoyait des émissaires, femmes, pour dire aux hommes aux, aux mouchrikines de devenir musulmans? Hein et bien entendu, ils ne faisaient pas ça. Le rôle du musulman, au contraire, c'est de protéger les femmes, et d'empêcher euh, justement de les mettre au, au, dans le regard et les, la, la portée des mouchriquins. Mais la, la femme, elle peut faire la da'wah dans, dans, par exemple avec les autres femmes chez elle, hein, à la maison. S'il a du ilm, a de la connaissance, Non, mais c'est pas non je veux dire, les ulama, ils ont parlé, la femme, elle, la, la femme aussi, elle, elle doit ordonner le bien, interdire le mal, faire la da'wah, mais dans son contexte à elle, elle ne doit pas dépasser les limites de qu'est-ce que la shaya a permis, hein, commencer à dire je vais faire une da'wah, je vais une da'wah, parce qu'il y a des ikhwan, maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils font, ils font des, euh, des conférences avec des speakers, des, des conférenciers femmes, hein Et les, les, la femme se met en avant et elle parle. Hein oui, c'est ça. Et, non, ils font ça. Dernièrement, justement, là, dans la conférence à Toronto qu'ils ont fait, dans une des, dans une des conférences des Moukta Dera, ils ont invité, soi-disant, une actrice euh, égyptienne qui a, qui a, qui a soi-disant, décidé de porter le hijab. Puis euh, maintenant, euh, ils l'ont invitée pour s'adresser à tout le monde devant les hommes. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est pas ça. L'année passée, c'était une chrétienne, une femme qui n'est pas musulmane, qui était venue pour parler de ça, pour parler de ce sujet-là, mais pas elle-même qui était une de ces gens qui faisaient ça. Elle, c'était une, soi disant, une, je ne sais pas, elle était quoi. En tout cas, elle était venue parler de ce sujet-là, puis c'était une femme qui n'est même pas musulmane, pas voilée, rien du tout, pour venir parler aux musulmans, soi disant. Donc, c'est pour vous dire pour vous dire, la, la, la, la mentalité et l'idéologie de ces gens-là, c'est contraire à la Sunna. Et c'est pour ça que des fois, quand on parle avec ces gens-là, et qu'on leur dit, il, euh, il faut suivre la Sunna, eux ils disent, ouais mais nous on suit la Sunna. Parce que eux, quand on dit Sunna à ces gens-là, eux ils pensent que Sunna c'est comme faire quest ce qui n'est pas euh, obligatoire après la prière, euh, par exemple tu vas faire deux rak'at Hein? Oui, ou bien euh, tu, vas, tu vas utiliser par exemple le muswak, tu vas euh, par exemple faire le test avec les doigts. Euh, ça c'est la sunnah, donc nous on pratique la sunnah. Mais la sunnah c'est beaucoup plus large que ça et ça a un sens beaucoup plus global que ça. Quand tu dis la sunnah, ça veut dire suivre la sunnah en général dans le sens le, le manhaj et la haqida et que tu t'opposes à tout ce qui s'oppose à, à ce manhaj là. Hein? il y a plusieurs, il y a plusieurs. Mais bon, on, on veut juste faire comprendre que la, suivre la Sunnah, c'est pas juste de dire tu vas faire certaines petites actions qui sont pas nécessairement obligatoires de faire dans l'islam, puis que ça c'est la Sunnah. Non. Ok. Donc on a clarifié ce point-là à propos de al-masalih al mursala Maintenant, on va répondre à une autre chose que ces gens-là utilisent souvent. C'est l'argument que ils disent que Yusuf alayhi salam il a accepté de prendre une position de dirigeant en Égypte, à l'époque du Pharaon, alors que ce n'était pas un système islamique. Et ça prouve qu'on peut changer le mal de l'intérieur, soi-disant. Donc ça, c'est une de leurs Maintenant, Le chef, il explique, il dit, « Il bi-fi'ni Yusuf, alayhi s-salam, dakhala tahta al-chukmul kafir, wa aslaha min al-dakhir. » En الدخول في الانتخابات فاننا اذا il a accepté de rentrer dans, le système euh, dans le système du, du pharaon qui était un système de coupe mais quand même il est rentré il a pris une position puis il jugeait euh, et il, il organisait les affaires pour changer le système de l'intérieur dit on va voir maintenant la réponse à ce sujet là le chef, il dit, انما يختص بالإصلاح من الداخل قد تقدم الرد فيه قد تقدم الرد عليه في الشبهة التاسعة أما ما يختص بقصة يوسف عليه السلام عندما قال اجعلني على خزائن الأرض فالجواب أن يقال هل شرع هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ Le dit il dit, en als het te slim is, het doen de verantwoordelijkheid van Yusuf te veranderen? En dat is het. En dat is het. En het. En dat is het. En dat is het. En is het. En dat is het. On a déjà réfuté cette choubra dans le point numéro 9. Mais en ce qui concerne l'histoire de Youssef, lorsqu'ils disent que Youssef a dit dans le verset 55, dans le surat euh, donne-moi, euh, la responsabilité de m'occuper des réserves, euh, de la terre, des récoltes et tout, je vais m'en occuper. Ça, euh, le cheikh il répond à ça. Il dit la réponse à ce sujet-là. C'est premièrement, La question de est-ce que la charia des peuples qui vivaient avant nous, est-ce que c'est également une charia pour nous ou non Ok Et supposons que oui, dans ce cas-là, on peut dire est-ce que le fait de rentrer dans les parlements, c'est comparable à l'histoire de Youssef oui. Le chef est dit un... certes, non, pas du tout. Il n'y a aucune comparaison et ça, c'est probable de plusieurs points de vue. Et on va les mentionner et les énumérer un par un. Est-ce qu'il la charia est y a une charia pour nous aussi Et Ça, c'est une question qui est souvent mentionnée dans les livres de Osul al fiqh Est-ce que la, char la la révélation des autres peuples avant nous, est-ce qu est une, une est -ce que ces règles-là de ces peuples-là s'appliquent également à nous Il y, a une, il y a un principe, justement, on en a parlé dernièrement dans le cours de Charles Hadith Jibril, on a parlé de ça lundi passé, euh, et les ulama, il y en a des ulama qui ont dit non, il y en a des ulama qui ont dit oui. Mais en principe, le Cheikh Ibn Usaim, il disait que la position qui est celle qui est correcte, c'est que oui, la, la charia des peuples qui sont là avant nous, elles sont une charia pour nous aussi, si elles ne sont pas en contradiction Avec quest ce qui est révélé pour nous. D'accord Si ce n'est pas en contradiction, ça reste pareil. Dans ce cas-là, c'est une charia pour nous. Dans ce cas-là. Ok Mais, donc le chef dit supposons que c'était une charia pour nous. Dans ce cas-là, même, si même si on prend ce point de vue-là, il n'y a rien dans l'histoire de Youssef pour supporter ou justifier. Les, les élections, puis de, le fait de rentrer dans le Parlement, et on va montrer ça de plusieurs points de vue. Le premier point de vue. Premièrement, vous vous rentrez dans les parlements, le, le chef il s'adresse au Ikhwan directement, il dit vous vous rentrez dans le Parlement parce que vous aimez le pouvoir et que vous voulez le pouvoir. Contrairement à Yousef Al-Essalaz, il a demandé, lui, cette, cette position-là, non pas pour avoir le pouvoir, mais parce qu'il voulait le bien général. Par révélation d'Arabe, puis aussi parce qu'il voulait le bien pour tout le monde, pour qu'il y ait assez de nourriture pendant la, la, la, la période de famine. Exactement. Exactement. Exactement. Et donc, le chef, il dit, par le chef Salih, en in de afgelopen jaren, en in de afgelopen jaren, en in de afgelopen jaren, en in de afgelopen jaren, en in de in de afgelopen jaren, en in de afgelopen jaren, en in in de afgelopen jaren, en in de Il a, il, il a uniquement demandé pour le bien général des gens, parce qu'il savait en lui-même qu'il avait les capacités nécessaires et qu'il avait l'honnêteté et euh, qu'il était capable de préserver euh, les biens de ces gens-là d'une façon que personne d'autre que lui n'aurait pu le faire. Et c'est pour ça qu'il a demandé au roi de, le, de lui donner cette position-là pour qu'il s'occupe des réserves. ده لا تي ده في التعبير بالحرف اشاره الى من قام بالامر عند خشيه الضياع يكون كمن اعطي بغير سؤال لفقد الحرف غالبا عمن عم هذا شأنه Donc il dit Si quelqu'un veut euh, ou demande Si quelqu'un demande une position dans, un, dans une situation où il craint que les droits et les biens des gens soient perdus et qu'il demande cette position là pour le pour justement pour arriver à faire en sorte que les biens soient préservés. Et ben, dans cette situation-là, c'est comme s'il si prenait cette position-là sans même l'avoir demandé, puisque c'est un besoin, et que, c'est comme si en réalité, il n'a vraiment pas cette, ce but-là, ou cette intention-là de vouloir le pouvoir, puisque c'est pour ce bien général-là qu'on en, qu en a besoin de lui, ou qu'il a besoin, qu'il veut prendre cette position-là, euh, non pas pour lui-même, mais pour, parce que c'est une nécessité. C'est quelque chose de nécessaire à personne d'autre que lui, Qui peut le remplir cette tâche là, remplir cette tâche là ou remplir cette responsabilité là. Je finis Yusuf alayhi salam. a dit les Houlays. A de vous de lorsqu'il a demandé cette position-là. Il dit ensuite, rajoutons à cela, est-ce que vous, lorsque vous rentrez dans le Parlement et que vous rentrez dans les élections, est-ce que vous vous sentez à votre, au sujet de votre personne que vous êtes prêt et que vous êtes apte et que vous avez les, les, euh, que vous avez les capacités et les aptitudes nécessaires à remplir cette, cette, cette chose-là, cette grande responsabilité-là Et donc, s'ils si disent oui, Mais c'est une forme de tazkiyatullaf, c'est une sorte de, comme s'ils si sont en train, d'une certaine façon, de se glorifier ou de s'honorer de eux-mêmes, de, oui, de se vanter en fait. Après le chèque il dit, « maar je moet je niet Yusuf alayhi salam avait une position d'autorité. Il était mis en position d'autorité. Il était bien placé. Hein? Il avait une position ferme. Et comme Allah le dit dans le verset 54, justement, aujourd'hui tu es certes bien établi. Et tu es fiable et honnête. Et donc, ça, ça prouve que. Mais, hein, Youssef avait une position et une parole d'autorité dans cette position-là. Et, et donc, ça c'est une différence, parce que quand quelqu'un rentre dans la démocratie, ou dans, rentre dans le parlement, même s'il est élu, même s'il rentre dans le parlement, il ne peut, peut pas imposer à personne quoi que ce soit dans le parlement, puisque tout ce qui se passe dans le parlement, c'est limité à au vote. Donc, même s'il rentre, il n'est pas Moumakan, il n'a pas d'autorité il est obligé de faire passer, tout ce qu'il veut faire à l'intérieur du Parlement doit passer par un vote, nomakkan, nomakkan, donc ça veut dire… non c'est ça, c'est ça, et, et, comme, et comme on expliquait justement… exactement, tu vois, non mais je, je, je pensais à ça, je... vous voyez, les... oui, c est, c est c'est un fantoche, hein, un, un, un président fantoche. Comme on dit, comme on dit par exemple, euh, comme l'autre fois je parlais avec un frère justement, puis ça m'a fait réfléchir à ce point-là, c'est qu'en réalité, les, les, comme les Ikhwanis disent, comme al qardaoui l'a dit par exemple, le plus important dans la démocratie, c'est qu'on peut choisir notre dirigeant, et c'est pour ça nous qu'on est d'accord avec la démocratie, parce qu'on peut choisir qui on veut, qui va nous diriger. Et quand j'ai observé la situation, euh, analysé la situation en discutant avec un frère l'autre jour, on est même venu à la conclusion que dans la démocratie, on ne choisit même pas notre dirigeant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, quelqu'un présenterait comme, comme euh, député indépendant, il n'a plus que pas de, de possibilité euh, d'être élu. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faut donc rentrer dans un parti. Ce parti-là, euh, nous, nous, quand on vote pour un, un, un député dans notre circonscription ou dans notre, euh, dans notre, euh, dans notre, dans notre comté, Ce, ce, cette personne-là, pour qui elle a voté, c'est pas lui qui va être au pouvoir. Lui, il va être juste un député dans la région où on habite nous. S'il il est, si la, la, le vote majoritaire, c'est lui qui va gagner qui va être élu et qui va être député. Mais ce député-là, il va être un, un des députés qui va être élu pour son parti. Et si, si le, le parti est élu en majorité, hein? c'est le représentant de ce parti-là qui va être au pouvoir. Et donc, nous, le, le chef de leur parti, ce n'est pas nous qui l'avons élu. C'est les membres du parti qui ont élu ce représentant-là. Et si toi, tu n'es pas membre du parti, tu n'as aucun, aucun choix dans qui va être à la tête de ce parti-là. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, premièrement, ce n'est pas toi qui choisis le chef du parti puisque tu n'es pas dans le parti. Et si tu votes pour ton député, c'est pas lui qui va être dirigeant, il va juste être ton représentant pour la partie, pour la région où tu où tu vis. Hein. Donc ça veut dire en réalité tu n'as pas voté pour le dirigeant, tu as voté pour le pour un un député qui représente soi-disant ce dirigeant là, ce parti là. Et donc en fait, tu n'as pas vraiment le choix de qui est ce qui va être élu. c'est comme par exemple Il y a très peu de gens qui analysent les idéologies du, du fond, des fondements de leur parti ou du parti pour lequel ils votent. La plupart des gens, ils ne se basent que sur les questions qui sont mentionnées par les médias, qui sont à la mode ou à la une, hein, comme l'économie ou bien la, la santé ou des trucs comme ça. Et là, ils regardent, que, par exemple, ah, ce parti-là, il dit ça, donc et l'autre parti dit ça, donc nous, on aime plus cette position-là que cette position-là, mais ils ne vont pas comme étudier les fondements du parti, puis c'est quoi leur idée Pourquoi ils sont différents des autres, ainsi de suite. Mais de toute façon, bon, tout ce qui est basé sur le faux, ben, il est faux, de toute façon. Ensuite, le chef, il dit donc, que, donc, c'est pour dire quoi C'est pour dire que Youssef, lui, il avait une liberté dans son autorité et il pouvait imposer ou ordonner ou choisir qu'est-ce qui se passe dans, son, dans sa responsabilité. D'accord Après, le chef, il dit ça, les sannes, n'a pas le het is is a fait un compromis quelconque en étant au pouvoir dans ce gouvernement-là ou dans, dans, dans cette là Pas du tout. Hij n'a pas fait aucun compromis. Hein Tandis que, quand je kijkt les gens qui rentrent dans les parlements, puis dans les élections, parmi les ils ne font que faire des compromis. الجواب معلوم لكل من له عقل أن يوسف لم يقدم أي تنازلات بعكس الحال في المشاركة في النظام الانتخابي فالتنازلات منكم كثيرة كل ذلك جاريا وحرصا على الولاية وبهذا يظهر الفرق والحمد لله الشيخي يجدونكم فيهوالا جفهرات al a.s. n'a fait aucun compromis par rapport à la foi et à la religion, tandis que vous, au contraire, les Ikhwan et les Hizbin, vous ne faites que faire des compromis à chaque fois. Et tout ça, c'est parce que dans le, but, dans le but de prendre le pouvoir et d'arriver dans le. à de Sharia et le Ma'koul. Même quand ils prennent le pouvoir, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas établir la charia comme ils le prétendent. Parce que la preuve. Ils, suivent, ils ne font que suivre leur passion, ils appellent à la liberté de, de croyance, la liberté de religion, la, la, ils, ils, ils ouvrent la porte à tous les muqtadirahs et à tous les ni de faire ce qu'ils veulent ils d'appeler à ce qu'ils veulent. Ils veulent juste le pouvoir, c'est tout. Hein? Au nom de l'islam, ils, ils vont faire tous les compromis juste pour arriver à prendre la position d'autorité, pour établir leur système à eux. Non, c'est Hassan Al-Banna. Oui, c'est un soufi. Il, il a, il, il a commencé ce ce, ce, ce, ce groupe en 1927 en Égypte. Et et Saïd Koutoub, c'était un des porte-parole de ce groupe-là. C'est lui qui a été un des penseurs du groupe. Il a écrit plein de groupes, plein de livres. Puis, il a, mais il était bien entendu dans l'égarement. Les, les gens les gens font de lui un imam de l'islam, alors qu'il n'a jamais étudié l'islam avec un savant. Mais de toute façon, vous en avez plein de petits photos aujourd'hui. Tous ces jeunes-là qui sortent des universités, des Koufars, ou bien qui sortent des universités qui ont étudié, euh, en, je sais pas quoi, en sciences politiques, ou en, en journalisme, ou en autre, ils se prennent pour des savants de l'islam, et puis ils, ils, ils insultent les ulama, ils rabaissent les savants de la darwa salafi. Et puis, euh, il y a les critiques et tout. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui ont été influencés par la voix de cette de ces gens-là. Bon, on va, on va, Inch'Allah, s'arrêter ici. Puis, la semaine prochaine, on va continuer. On a, on a fini presque le troisième chapitre, avec les arguments détaillés. Avec, euh, la, la, la suite, c'est, pas, pas maintenant, mais plus tard, peut-être dans quelques cours, on va voir les paroles de, à euh, zindani et les arguments qu'il a amené puis les réfutations de ces arguments là puis probablement aussi qu'on va peut-être prendre un peu de temps pour euh, réfuter les paroles de Kordaoui à ce sujet là aussi donc il reste pas grand grand grand livre grand place grand grand problème. hein